Salut tout le monde, ici Coolman Skate et D'Ortan, de la gang de réseau-gamer.com. Vous écoutez C'est juste un autre podcast, avec vos trois animateurs, Luc Desormeaux, Annick Bélanger, et Simon Lefebvre. Bonjour. Bonjour. Alors bonjour tout le monde, bienvenue à ce troisième épisode de C'est juste un autre podcast. Avec moi encore aujourd'hui, j'ai Simon Lefebvre. Salut Scala. Scala, Scala, Scala, Scala, Scala, Scala, Scala, Scala, Scala, Scala, Scala, Scala, sur Twitter. D'accord. Et Scala, Scala, Salut. Salut. Scala, Scala, Scala, Scala, Scala, petite émission pour vous. Désolé du contre-temps, on était supposé enregistrer il y a deux semaines, mais on a eu un petit problème de micro-USB, donc il a fallu qu'on euh, qu repousse ça. Donc aujourd'hui, on va commencer. Euh, on a plusieurs sujets. Euh, le podcast ne sera peut-être pas tellement long, mais on a quand même une coupe de sujets à vous présenter. En espérant que ce soit moins long que la dernière fois, on va essayer de ne pas faire 2h30-2h40 cette fois-là. On va essayer de... de trop vous euh, soumettre à un supplice. Donc, <rire> euh, Simon, on va commencer avec toi. Aujourd'hui, c'est quoi ton sujet? Mon sujet, en fait, que je vais parler, c'est au niveau du free to play euh, versus le pay to play. En fait, euh, quand on joue à des jeux comme ça, on a l'option de soit jouer à des jeux gratuits ou jouer à des jeux où on fait un paiement mensuel. Alors, je vais parler un peu des différences entre les deux. On en discutera ensemble. Ok, ouais, Le free to play qui a pris aussi d'autres formes maintenant, c'est plus juste sur le Les MMO, il y a du free-to-play aussi, comme Annick va nous parler de, de jeux euh, casual sur iPad et iPod Touch et iPhone aujourd'hui, qui sont aussi des free-to-play. Euh, fait qu'on va pouvoir discuter des, de, de ce, que ça, ce que ça en coûte, mm -hmm. parce que souvent, oui, c'est free-to-play, mais il y a toujours des manières d'acheter de, de, des choses dans, dans les jeux. C'est ce qu'on va discuter aujourd'hui. Parfait. Fait que Simon, la parole est à toi. Merci Luc. Alors comme tu as mentionné pour les MMO, c'est ça les compagnies recherchent à faire des profits évidemment. Puis comme tous ne sont pas de grandes compagnies de catégorie AAA, triple euh, des fois ça va être des compagnies indie ou ce que c'est vraiment ça pourrait être toi et moi qu'on se part à une compagnie de, de jeux vidéo. Mm -hmm. À suivre. À suivre. <rire> mais c'est ça, le marketing des plus petites ont dû innover et trouver une alternative qui, bon, vous allez voir, ça, ça leur permet vraiment beaucoup de rentabiliser leur jeu aussi facilement, je dirais même, que, que du pay-to-play. Euh, je vais te donner des chiffres, mais je vous le dis tout de suite, ils ne sont pas précis. C'est juste des données pour vous faire une idée de l'ampleur que coûtent ces jolis divertissements aux développeurs. Là. Alors, pardonnez-moi l'avance. C'est C'est pour, pour <rire> nous donner une idée là, de ce que ça peut coûter. Exact. Parce okay. que le temps de création d'un jeu, euh, je dirais, un jeu autant console qu'un jeu MMO. Euh, présentement, là, la moyenne, c'est environ 4 ans, je dirais. Là. Puis, euh, des fois, les coûts peuvent aller euh, même jusqu'à des 15 millions environ là, pour faire juste un jeu. Ouais. Donc, euh, l'enjeu de profit, est surtout au niveau des, euh, des MMO, le jeu est presque en mode faillite tellement qu'ils ont investi et que ce n'est pas encore sorti, il n'y a aucune rentabilité qui se fait. Mais si le jeu est bon, il n'y a pas de souci. D'ici un six mois, un an, je dirais, là, le jeu est payé, puis les profits rentrent en place. Euh, par contre, c'est ça. Ceux qu'on n'accroche pas, bien les petites compagnies, ben selon moi, ils vont, doivent fermer boutique. Mm -hmm. À moins d'être vraiment très persévérants et bon, les grosses compagnies encaissent une jolie perte ils à d'autres choses. Oui, souvent, ils sont capables de rentabiliser avec un autre projet après. Là. Exact. Mais il y, a, il, y a des, il y a certaines compagnies qui, le jeu sort, c'est un flop, où ils font deux trois flops de fil, puis après ça, ben c'est... Mais si Exact. Là, il y a quand même des limites aussi à l'investissement. Ouais. Puis ce qui m'amène justement à mon sujet du jour, là, les jeux en ligne gratuits contre les jeux en ligne payants les jeux en ligne euh, free-to-play que euh, je vais pouvoir utiliser euh, pour désigner les jeux gratuits. C'est vraiment populaire auprès des jeunes parce que, justement, il est gratuit. Ouais. Donc, euh, c'est l'argument, dans le fond, principal de vente pour ces jeux-là. Puis j'avoue que c'est un argument assez très fort, très bon. Euh... Ben Au, au moins, c'est quelque chose comme Eden Eternal qu'on qu parle encore, qu'on joue toi et moi. Mm -hmm. Ben S'il aurait fallu, si tu m'aurais dit, ben pour l'essayer, ça va te coûter 20$ ou 30$, j'aurais peut-être été réticent à l'essayer, là, tu me dis, c'est gratuit, regarde, je vais te donner une coupe de semaines de mon temps, une coupe d'heures par soir, ici et là, Pour Puis voir, je ce voir, voir en si j'aime ça, si j'aime pas ça, j'ai aucun investissement. Rien perdu. Si j'aime ça, ben ça ne me coûte rien non plus. Ou tu peux investir, si tu veux, dans le jeu. Ce qu'on va en discuter on après. va en discuter, c'est ça. Fait c'est plus facile d'essayer quelque chose qui est gratuit. Oui, parce que regarde, comme je voulais dire aussi, dans les temps difficiles, ceux qui ont un budget qui est plutôt limité ou carrément ceux qui ne veulent vraiment pas payer... Euh... Pour un jeu en tant que tel, bon je crois qu'il y a certains qui vont se reconnaître ici, qu'on pourrait dire qu'ils ne qui veulent vraiment pas dépenser. Ouais, mais, gens qui veulent pas dépenser. Exact. C'est la solution parfaite, à mon avis. Même si c'est gratuit, par contre, les gens croient que le jeu va être ennuyant, voire vraiment en poche au niveau graphique ou autre, mais détrompez vous parce qu'on retrouve des guilds du chat, des donjons, euh, différentes classes ou races. Euh, c'est vraiment euh, assez évolué. Des joueurs contre joueurs. Mm -hmm. euh, les maisons d'enchères donc c'est vraiment un point à aborder qui va aider à aller chercher des objets avec euh, d'autres joueurs, puis à faire de l'argent. Donc, ça permet de faire une bonne économie. Même si c'est gratuit, tu ne payes rien, mais tu peux quand même avoir des, de bons objets avec le roulement euh, des maisons d'enchères mm -hmm. Et puis, selon compagnie, euh, chaque compagnie, dans le fond, va avoir certaines autres fonctionnalités qui font en sorte que pour un jeu gratuit, je trouve ça vraiment euh, très élaboré, très bien développé. Je trouve ça fantastique. Moi, pour moi, euh, j moi, j'adopte, en fait. J'aime bien ça, le, le free-to-play. Donc, euh, tout le monde devrait, dans le fond, euh, se lancer là-dedans. y penser, on se dit « Wow, avec tout ça, euh, c'est incroyable. » Mais oui, c'est sûr d'une part, mais de l'autre, il y a un côté vraiment un petit peu plus sombre que je vais énumérer dans quelques instants. Ensuite, ils doivent avoir, évidemment, un moyen de faire de l'argent. Il faut, faut que le programmeur se fasse payer quelque part. Ben, il faut du beurre sur le pain, comme on dit. faut avoir de, de quoi pour payer <rire> le bacon. <rire> Donc, c'est ça. Ils ont ainsi pensé à créer un item shop. Donc, euh, croyez-moi, l'argent, c'est vraiment plus un souci pour eux. À partir du moment qu'ils réussissent à implanter ça dans le jeu, euh, ils rentabilisent assez bien. En jouant gratuitement, dans le fond, c'est sûr qu'on est capable de monter euh, jusqu'au dernier niveau euh, du jeu et de, de vous procurer des jolies armes et armures. Mais si vous avez un esprit de compétition, tant au niveau euh, joueur contre joueur, autant aussi au niveau joueur même contre l'environnement, c'est-à-dire de tuer des monstres tout simplement, ben, il vous faudra, oui, des, des objets qu'on peut se procurer seulement sur l'item shop. Donc, euh, sur le, la boutique, dans le fond, d'items qui place en ligne. On peut y arriver, ça va être vraiment plus long. Oui. Ceux qui persévèrent, dans le fond, ils vont aller le chercher. Donc, c'est pour ça qu'ils peuvent dire vraiment que c'est gratuit. Parce que tu peux jouer sans investir euh, aucun sou, puis vraiment arriver à la fin si tu veux. C'est juste que c'est vraiment il y en a qui se découragent en, en cours de route. Puis, euh, dans le fond, c'est les, les jeunes, c'est ça qui aiment, qu aiment, parce que dans le fond, c'est gratuit. Là, les parents, ils ont moins euh, c'est moins lourd à peser. Moi, Donc ça... ça, te coûte pas 15$ par mois pour ce jeu-là. Ben c'est ça, puis les... ça leur tente pas nécessairement aux parents de toujours dire bon ben oui tiens prends la carte de crédit puis euh, amuse-toi là. Je suis convaincu que certains parents vont dire regarde euh, c'est un jeu avant tout là. Donc euh, je trouve ça quand même bien là. Ouais. Puis c'est une façon dans le fond de s'amuser puis d'avoir euh, quand même des, des temps libres. Là. Ouais. Ouais c'est sûr gars comme. Euh encore on va revenir à Eden Oui, parce que c'est le seul jeu parce présentement là c'est l'exemple le, <rire> moi c'est le seul MMO free to play que je, que je joue toi tu en as joué d'autres là mais on vient d'avoir une belle date que tu m'as annoncée aujourd'hui que je n'étais pas au courant que ça va peut-être être un deuxième jeu qui va s'ajouter à ta liste ouais ben c'est ça ceux qui ceux j'imagine par le temps que le podcast va sortir vous allez le savoir là, mais la date pour Star Wars The Old Republic la date du 20 décembre a été annoncée comme date de sortie officielle aujourd'hui Yeah. par BioWare. <rire> fait à partir du 20 décembre, il y a beaucoup de gens, dont nous deux, qui auront plus de vie. Ça va faire un beau cadeau de Noël. Ça va faire un super beau <rire> cadeau de Noël. L'édition Collectors, <rire> c'est une bonne grosse boîte. J'ai hâte de voir ça arriver. Moi aussi. <rire> mais ça, ça ne sera pas free to play. Non, on ah. en discutera en temps et lieu. Donc, ce que je voulais rajouter toujours en rapport avec les jeux gratuits, et le service à la clientèle. Maintenant, c'est un petit peu mieux, mais avant, c'est ça. Ils ne sont vraiment pas obligés de vous répondre dans un délai acceptable de 24 heures comparé aux jeux payants. Par contre, aujourd'hui, je dirais que ce sont vraiment améliorés là, euh, à ce point-là, puis euh, d'ici 48 à 72 heures, tu peux avoir une réponse, okay. selon la gravité du problème, mais aussi, c'est surtout selon le nombre de d'étiquettes qu'eux reçoivent, selon le nombre de billets qui a été lancé par les joueurs mécontents ou qui... Okay. Et euh, les compagnies, dans le fond, qui veulent se mettre à flot et essayer de compétitionner, bien, ils vont avoir un très bon service à la clientèle maintenant. Là. Donc, euh, mais parce qu'auparavant, c'est ça, c'est, regarde, c'est gratuit, donc il euh, ne faut pas s'attendre à avoir euh, quelque chose. C'est pareil comme au niveau de la sécurité qui est un autre problème. Si votre euh, compte, euh, dans le fond, votre compte que vous créez, et que là, vous prenez la peine de monter un joueur très, très haut, mais si vous vous faites pirater, ben, eux se donnaient moins la peine de travailler, assez de vous leur rendre ce compte-là, de vous le réactiver, et, ou encore, vous perdez toutes vos armes et on recommence à zéro, ou le joueur aurait été effacé par, euh, bon, le gentil petit pirate. OK. Euh, je ne dis pas que ça m'est pas arrivé, mais... Euh... <rire> non, parce que ça, ça t'est arrivé, mais tu en as parlé un peu... Euh, ouais, exact. Au début du podca des, des podcasts, comme quoi tu t'étais fait pirater ton compte. Mm -hmm. Donc, euh, au niveau du contenu, par contre, c'est ça, c'est la même chose pour les mises à jour, les corrections de bugs, euh, tout problème. En date d'aujourd'hui, beaucoup de compagnies sont vraiment améliorées là-dessus. Mais pour moi, euh, peu importe, je n'ai pas de misère à jouer sur les, les jeux gratuits. Jusqu'à date, c'est quand même assez stable et ça va bien. C'est sûr que, bon, côté graphiste, il y a certains qui sont vraiment très beaux, très bien faits. Euh, je vous donne juste un exemple, Runes of Magic. Si vous avez la chance de l'essayer, moi, j'ai une de mes sœurs, de mes grandes sœurs, qui est, qui est venue me voir jouer à un séjour euh, chez moi. Et elle m'a dit « Wow! » Elle dit « On dirait vraiment... Euh, » ça, ça, ça donne l'impression que c'est en vrai. Elle a vraiment euh, trippé là-dessus. Là, c'est ouf! Fait que là, je dis « OK! » Mais j'ai dit « Garde, c'est gratuit. Alors, si tu veux, tu peux juste payer ton Internet et c'est fini. Tu vas pouvoir t'amuser. » oui. Donc... Euh... C'est ça. Il y a encore aussi Perfect World Entertainment, qui est aussi une très bonne compagnie. Il faut aimer, bon, le type de perso, là, donc qui est euh, le style un peu asiatique-coréen. Mm -hmm. euh, si on aime ça, ils ont, ils ont leur façon à eux. Ce que j'aime de eux, c'est que même si les, les accounts sont gratuits, tu peux jouer jusqu'à, par contre, tu peux te créer comme 10 caractères, 10 personnages différents, donc ça te permet d'essayer toutes les classes euh, à l'intérieur du jeu c'est euh, un autre concept mais ceux-là sont très forts côté graphique c'est quand même moyen mais c'est ça vaut la peine, le gameplay est intéressant là. Perfect World, c'est pas eux autres qu'on avait parlé qui étaient en arrière du euh, futur MMO Torchlight ça se peut, ça sera, non, ça sens sens sera à que, suivre c'est ça que j'avais vu c'était un autre Perfect World qui était en po arrière de ça. juste pour vous prouver que dans le fond les jeux gratuits ont quand même leur place et que c'est quand même payé, même Donjons et Dragons online qui étaient payés auparavant, s'est converti en mode gratuit Donc, euh, autant vous dire qu'au niveau qualité, euh, en fait, de jeu, c'est un très bon jeu. Très bon. Euh, vous avez là, vraiment l'embarras du choix au niveau euh, gratuit. Tu as même euh, Lord of the Ring Online qui est rendu gratuit maintenant. Donc, c'est ça. Ils pis... il voient que c'est la c'est la demande présentement. De, Puis, ils savent qu'ils peuvent quand même rentabiliser avec euh, les item shop. Oui, parce qu'il y a toujours des gens qui vont vouloir être va... plus forts, plus rapides. Toujours, plus... toujours. Puis, vont sont prêts à investir dans le jeu pour... Il y a aussi de vouloir encourager. Un et peu ça, aussi. Ça vaut être gratuit, mais si personne n'achète rien, à un moment donné... Ils vont fermer. Le jeu, le, et c'est ma façon... Si tu les aimes, tu les encourages. C'est ce ouais. que je fais. C'est ça. C'est pour leur dire un petit merci, parce que, bon, dans mes temps libres, j'essayais de créer moi-même des petits jeux par-ci, par-là, et c'est pas une tâche mince. Okay. Et un MMO, c'est euh, parmi... Euh, je dirais, les plus durs à créer. Donc oui, ils font un très bon boulot. là. Alors C'est ma façon de leur dire euh, merci beaucoup de me permettre de m'amuser, de passer du temps avec votre jeu. Ça me divertit puis c'est vraiment agréable. C'est vraiment le fun. Ça me donne envie. Alors merci, je, je paye, je leur donne euh, justement. Et bon, ben oui, ça me donne des items un petit peu mieux que euh, les personnes qui jouent gratuitement. Mais bon, regarde, tu vois, si tu as un donjon à faire, ça me permet de prendre ces armes-là et t'aider à le faire plus facilement aussi par la suite. C'est ça. Euh, ça. Ça a du bon quand même comme... Comme tu dis, il faut que ces compagnies-là, à un moment donné, puissent se rentabiliser d'une certaine manière. Mm -hmm. Fait qu'on peut pas vraiment chialer qu'ils nous chargent pour nous vendre des objets dans le jeu, parce qu'à quelque part, il faut qu'ils survivent. ça. Faut juste que les jeunes comprennent ça aussi. C'est-à-dire que tu vois dans les forums, ils sont très exigeants, ils demandent ça, ça, ça, comme si c'était un jeu qui payait tant par mois, mais hey, regarde là, c'est gratuit. Ouais. Profites-en, c'est aussi grâce à ceux qui payent pour ça, qui t'aident à ce que tu puisses profiter encore du jeu. Alors, euh, regarde, euh, euh, c'est ça. Puis, il y aurait probablement des jeux qui seraient morts aujourd'hui. Peut-être Dungeon and Dragon Online. Exact, c'est pour puis ça qu'il a dû se, se Online, Parce que se les sont gens ne payaient parce pas. Parce que pas. WoW est tellement fort. Mm -hmm. World of Warcraft est tellement fort. Ouais. Les gens payent 15$ par mois pour jouer à ce jeu-là. Ils ne paieront pas 15 un autre ou deux autres 15$ par mois pour Jouer à Dungeon and Dragon puis jouer à Lord of the Rings, ça, commence ça prend à être... du temps en plus, plus que c'est de l'argent. Fait que ces compagnies-là ont, ont vraiment pris une gageure en disant bon on va s'en aller free-to-play, puis on va voir ce que ça va donner. Mm -hmm. Puis ils ont eu du succès avec ça. Exact. Puis, Ou ils se maintiennent présentement. Là. Ça leur permet de survivre puis de garder. Le jeu en ligne, parce qu'à un moment donné, les, oui, les serveurs coûtent de l'argent. Les programmeurs, ceux qui vont arranger... Ah, écoute, c'est beaucoup, c'est énorme. <rire> c'est une grosse... Ça prend, ça prend du monde en arrière de ça, ouais. là, puis ça se paye. ouais on fait pas ça à deux, là. Non, puis personne travaille <rire> gratuit aujourd'hui, non? Euh, pas encore. <rire> du moins pas dans le monde du jeu vidéo, à ce que je sache. Exact. OK, fait, donc maintenant, les jeux dits payants, les pay-to-play... Je pense évidemment, donc tu en as parlé à World of Warcraft, euh, il y a Aion, il y a Rift qui donc d'ailleurs essaie aussi de compétitionner, il va vraiment baisser ses prix pour la qualité graphique, c'est vraiment très bon. Euh, Warhammer Online, Final Fantasy, donc c'est sur les avantages, sécurité, les services à la clientèle vont être donc de meilleure qualité, pas de item shop qui donne avantage à ceux qui investissent de l'argent. Euh, donc, je me répète, qualité graphique va être triple A, je vous conseille vraiment d'aller jeter un coup d'œil euh, bon, sur mon coup de cœur qui est Aion entre autres vraiment côté graphique moi juste tu peux même avoir des personnages qui finissent par avoir des ailes volées donc tu finis par te faire du combat dans les airs c'est de toute beauté et oui tu as un temps limite parce que donc ta stamina ta fatigue ton endurance au niveau de vol ben si, si si tu le perds tu meurs tu descends puis tu, tu chutes là. donc c'est faut que tu gauges faut que tu, gauge, tu regardes comme étant pour voler puis... et donc descends au sol ou dans un point où ce que tu peux te rester dans les airs il y a des, comme des roches flottantes tu vas sur une roche tu te reposes puis tu peux te battre là, mais euh, oui, sinon, euh, regarde. Ouh! La Boum, descente! Oh, ah oui, exact. Mais c'est vraiment, bien. vraiment très bien fait. Rift aussi, j'ai revu encore des séquences. Je n'ai pas encore joué. Mais euh, ça me semble euh, quelque chose à découvrir, là, à essayer de voir euh, peut-être plus tard. Là. Parce que tous ces jeux-là, tous les, les free-to-play vont probablement avoir moins de problèmes que les pay-to-play. Parce que là, avec WoW, avec Warcraft, et mm -hmm. avec Star Wars qui s'en vient, ça va faire deux gros joueurs, bien... Mais... De, de, le, sur le terrain ouais, J'ai hâte de les voir les comment ça va se passer, ça va être quoi le futur, là. ça va être j'espère que ça va être bon pour le consommateur pour nous. Là. Ils ouais. vont toujours chercher à s'améliorer euh... Parce que les, les gens demandent, ça fait des années que les gens se disent bon ben Seigneur des Anneaux euh, en ligne est sorti, là, Lord of the Ring Online mm -hmm. est sorti, Puis là tu as eu Dungeon and Dragon, qui est quand même une propriété intellectuelle qui est là depuis que à peu près tout le monde est jeune. Le monde joue à... Pas dans les années 80, mais Le monde joue à saut secondaire. Il y avait des parties de Dungeon ⁇ Dragons, des choses comme ça. Fait que c'est une propriété connue. Il y a les livres. A... C'est énorme. Tu, tu te dis, si quelqu'un aurait pu compétitionner contre War, ça, ça aurait pu aider les autres. Puis ça a pas ça n'a pas marché. Mm -hmm. euh, fait que Star Wars, si quelqu'un peut compétitionner contre contre World of Warcraft. C'est Bioware avec son avec son Star Wars. Oui. Mais ça, ça reste à voir. encore là. J'ai hâte de là. voir. Ça va être combien par mois? Ça n'a pas été annoncé encore. Moi, mm. je dis qu'ils ne peuvent pas aller plus que 15$ comme, comme Warcraft. Non. Euh, Selon moi aussi, là. Mais j'ai hâte de voir ce que ça va faire. D'après moi, il y a des. Euh, Warcraft va probablement perdre des joueurs qui vont aller vers Star Wars. Mais. C'est comme tout nouveau sortir... jeu. Ouais. Ils vont en perdre pendant un certain moment. Et euh, si les gens sont satisfaits, euh, bon, ils les perdent défi définitivement. Là, mais sinon, ils reviennent. Ouais, Parce qu'on investi tellement de temps et autres, surtout les plus jeunes, qu'ils ne veulent pas perdre ce qu'ils qu ont. Là. Ouais, donc, euh, Puis aussi, ce qui est bon avec Blizzard, c'est qu'ils continuent à donner du contenu. Donc, c'est là pour rester encore quelques temps. Mais je crois que ça s'en vient vers une belle euh, convergence avec Star Wars qui pourrait peut-être débalancé et puis peut-être un prochain qui va vraiment peut-être prendre une place là. ou encore que ça va être Star Wars là. Ça, ça reste à voir là. parce que BioWars sont reconnus pour avoir des histoires qui se tiennent normalement puis avoir euh, quand même des jeux potables je pense pas qu'ils se sont vraiment plantés euh, dernièrement peut-être un peu avec euh, avec euh, le, je, je puis, le nom du jeu là. Euh, okay, je le retrouverai plus tard <rire> parce qu'il y Mass Effect mais le, le jeu qui se passe dans le temps médiéval, là, que je le, le... Je le replace pas. C'est ça. Si Ian Richards c'est ici, il me dirait <rire> tout de suite, parce qu'il a, a, a joué, mais le, je, je, je veux trouver le nom, puis je le trouve pas présentement, mais c'est pas grave. Il y a plus que tu le cherches, moins que tu le te... trouves. C'est ça. Mais les gens vont savoir de quel jeu je parle, puis ça, ça, pas, le deuxième a pas élevé autant. Il a, il a pas eu la qualité qu'il y avait. D'après moi, Electronic Arts, ils les ont rushés pour qu'ils sortent le jeu, puis... Ça n'a pas, pas eu le succès que le premier, le premier a eu. Fait que, je veux dire, avec Star Wars, je ne pense pas qu'ils vont faire la même, la même chose. Non, ils, non, comme, non. Ils vont prendre leur temps, puis en plus, c'est un MMO. Ils veulent rentrer dans les à, à, War, à World of Warcraft. Ils on leur souhaite du jeux. bon succès. ouais ben en tout cas, on... <rire> moi, je n'ai jamais joué à Warcraft, puis je m'en vais vers Star Wars. Fait que c'est... c'est toi, tu es un adepte ouais. de Star Wars, donc, fan certain, là. C'est ça. Alors donc, c'est ça. Pour en revenir au niveau du Pay-to-Play, c'est sûr que ces jeux-là, en moyenne, demandent environ 15$ par mois. Certains vont dire « jamais, je veux rien savoir ». mais. Il faut relativiser, c'est-à-dire que tout est dans le choix de nos activités parce que pour nos, nos hobbies, en fait, une soirée de cinéma de, de deux heures seulement avec euh, notre compagne, plus du pop-corn, popcorn, la liqueur, des bonbons, puis là, je vais être gentil, là, euh, je vais arrondir ça à 20 et ça, c'est juste deux heures de divertissement. Là, nous, euh, dans le fond, avec un dollars par mois, ça te donne un accès à un mois complet, 24 heures sur 24 sur le jeu. Donc, c'est vraiment à vous de faire vos conclusions, à savoir pour dire euh, non, c'est trop, je ne veux pas investir, mais regardez vos activités, vos priorités. Bon, on peut délaisser notre compagne si on veut, pendant un mois, mais... Peu, c'est peut-être un peu risqué, par exemple. <rire> ça dépend jusqu'à quel point. Alors, c'est ça. Bien sûr, je m'adresse aux gens qui aiment jouer en ligne. C'est sûr que ceux qui n'aiment pas ça, ben allez voir les je-trouve en 3D, tout le monde va être content. Mais quand même, un, bon, ça, un, un MMO en ligne, tu peux quand même jouer seul. Tu n'es pas obligé de... Tu as des donjons à faire en groupe, mais tu peux faire la plupart de tes quêtes tout seul la plupart des quêtes, mais lorsque ça vient à faire des donjons, il y en a qui vont euh, avoir besoin d'un groupe que tu ne pourras pas faire. Donc, non, mais c'est là, ce, là que ces tu vas chercher les meilleurs objets, les meilleurs euh, achievements, donc les récompenses et autres. Hmm. Donc, qui donne une satisfaction du, dans le jeu qui te poignent et qui te donne envie de, de persévérer et de continuer. Tu sais on l'a tué ce ce boss final-là, là, dans le fond. Là. Donc oui, euh, c'est presque essentiel. Fait que, oui, en jouant solo, mais de toute façon, à l'intérieur des jeux comme ça, tu finis par te faire, être, faire partie d'une guilde et euh, donc tu vas, tu vas pouvoir faire des donjons pareils. Oui, parce que tu vas te promener, tu vas, tu vas être seul à un moment donné. Je sais, une tu journée, vas je recevoir je des seul. invitations. Puis, <rire> il y avait quelqu'un qui disait, ah, venez tu venir faire un donjon? là Je dis, non, non, c'est correct, je veux Je veux juste tuer des monstres tranquilles. Là. Mais tu te fais demander bon je vais aller faire ce donjon-là, tu venir m'aider ou des choses comme ça. Là. Fait que tu, tu te ramasses toujours de à rencontrer quelqu'un. Exact. Ce qui est quand même le fun. Là. Ben, c'est toujours le fun. Donc, c'est ça. Pour en revenir à, à, à mon sujet, le choix vraiment devrait être un peu plus clair. Les jeunes vont aller plus vers le gratuit, à moins vraiment de l'aide des parents ou s'ils ont un travail. Les moins jeunes peuvent aller sur les jeux payants. Puis pour certains, l'idée d'avoir moins de jeunes euh, qui font disent n'importe quoi dans les MMO, et ça, oui, on en trouve partout. Euh, je parle des fois peut-être même juste au langage et, euh, et entre autres, que moi, ça m'agace un petit peu, mais bon, euh, je dois passer par-dessus dans ma guilde. Mais on va trouver à ce moment-là une, une bonne alternative c'est-à-dire d'aller vers du payant pour nous. Donc, si on revient au chiffre, un an de jeu payant payant, en moyenne, si on calculait là, à 15 bien, ça fait 180 Donc, on dit « wow, 180 par année ». Mais si on a l'esprit de compétition dans des jeux gratuits avec un item shop, bien, dans certains, euh, dans certains mois, les gens peuvent débourser ce 180 $-là et plus en l'espace, justement, d'un mois. Mm -hmm. Donc, on peut imaginer, enfin de l'année qu'on met, qu'on peut investir. Donc, c'est pour ça que les compagnies voient où est la rentabilité là, et qu'ils peuvent se convertir en jeux euh, plus, euh, plus fruits. Mais pour ma part, évidemment, c'est ça, je préfère les jeux gratuits. Puis si j'aime le jeu pour passer beaucoup de temps, mais euh, j'aime vraiment utiliser, comme on parlait avec Annick tantôt, l'item shop, parce que c'est dire merci aux développeurs, puis euh, ils ont fait un bon travail. Mm -hmm. Mais... Euh, tu disais que 180 par année, on s'entend que tu achètes trois jeux des Xbox par l'année t'as fait ton, ton 180, c'est 60$ le jeu. C'est à peu près 60$ un et jeu. Et c'est pas euh, beaucoup, euh, là. 180, 3 jeux par 3 année, jeux. Euh, on s'entend-tu que le monde il en pose plus que 3 par année. C'est donc... ouais. ça. Puis pour 180$, t'as le droit à accès à 365 jours de jeu, Exactement. 24 heures sur 24. Bon, je dis pas aux gens puis de jouer a a pas 24 de fin. heures sur 24. Ça n'a pas de fin. Les, pas les, de jeux fin. Les, jeux, les jeux que t'as ajoutes à 60$, t'as une histoire puis un coup que c'est fini, c'est rare, tu vas vouloir le refaire. Ça pas des mm -hmm. jeux, mais la plupart des jeux qui y a une fin, peu importe ce que tu fais, c'est pas vraiment intéressant d'y recommencer. Bien, mais tu prends un Medal of Honor, le dernier Medal of Honor que j'ai acheté, le jeu dure 6 heures. Moi, je l'ai payé 20$, j'ai attendu, mais la mm -hmm. journée qui est sorti, il se vendait 69$. C'est ça. Euh, 69$ pour 5, 6 heures de jeu? 180$ par année. Excusé, ouais. là, Moi, j'achète pas. C est... C est... C est... <rire> mais tu le sais pas, tant qu'il a pas été acheté, le jeu... T'sais, si tu l'achètes la journée qui sort, je veux dire, personne ne l'a fini, à part peut-être certaines critiques de jeu, mais des fois, y a, y a, des fois, tu peux, les critiques ne peuvent pas sortir avant la journée que le jeu sort, mais le monde l'a déjà acheté, l'ont précommandé. Tu arrives, tu joues, 5 heures, je viens de payer 60$ pour 5 heures, ça, non. Mmh. Mais ça s'en vient de plus en plus vers ça. Les jeux sont de moins en moins longs. Les, ouais, les plus grosses plus franchises, plus... les jeux sont moins longs. Et pourtant, nous, on veut des jeux qui soient plus longs. C'est ça. Pas pour l'argent qu'on investit, Mais Le jeu, on veut qu'il s'éternise, qu justement. Tu sais, parce qu'après 20 ou 40 heures, un jeu d'aventure, je trouve ça fantastique. Mais si tu me dis, regarde, ce jeu-là, euh, ça va être juste 10 heures c'est fini. J'embarque pas, là. Non, mais c'est ça. Mais ça dépend du jeu aussi. Je veux dire, on pourrait créer un jeu, moi, plutôt, puis le faire durer 40 heures en allant dire aux gens, « Va me chercher... Euh... » Ouais, il y a de la redondance. Ouais. va me chercher ouais. de ça. Puis si tu fais juste des commissions, puis des choses comme ça, tu peux te faire ça des jeux 40 là. heures. Ouais, exact. Ça vient répétitif, tu vas te tanner, tu ne le finiras même pas. Mais un jeu qui dure une... 8 à 10 heures, un jeu de qualité, un jeu qu'il te met dedans, puis que tu n'as pas trop de longueur, puis de choses répétitives, je pense que c'est correct. Mais quand on tombe à 5 à 6 heures, quand tu tombes à 10$ de l'heure... Mais ça, c'est en solo, par contre, non? Une campagne solo. Donc, c'est-à-dire que tu peux jouer en multijoueur, peut-être en ligne, et là, tu peux passer des heures et des heures. Est-ce que ça se peut, ça? Oui, mais le problème, c'est que les compagnies ont l'air à se fier à cette heure sur le fait que le monde va jouer en ligne pour vendre le jeu, en disant, ben oui, la campagne est courte, là, mais si tu vas jouer en ligne, tu peux jouer à l'infini, oui, mais moi, je joue pas en ligne. Bon, si tu veux me mettre à, à ce que je joue sur la console Xbox, euh, créer un jeu d'aventure fantaisiste et faire un MMO là-dessus avec Xbox. Euh... C'est ce qui manque, c'est ce ouais. qu'il n'y a, qu a pas sur la Xbox. Il ouais. euh... y, y, y a eu Final Fantasy Online. Je pourrais travailler sur, sur mon Ring Xbox. of Death. C'est ça. <rire> on va retourner à ton sujet, on s'est éloigné un peu. Ben En fait, euh, j'ai pas mal terminé au niveau du free-to-play et du pay-to-play. Je voulais juste rajouter une petite bémol qui est arrivée il y a quelques années Puis c'est vraiment novateur. J'ai bien aimé ça. C'est le buy-to-play. Donc, qu'est-ce que c'est? C'est qu'on achète le jeu comme une console et tout ce qui nous reste après à payer, c'est notre connexion Internet. Donc, ça, c'est vraiment fantastique. C'est tout. On dé ne débourse vraiment plus rien pour le temps par mois. Le contenu est mis à jour gratuitement. Ça, je trouve ça vraiment génial. Le support graphique, c'est un hybride, je dirais, entre euh, free-to-play et pay-to-play. OK donc c'est quand même de, je pense juste tout de suite à Guild Wars Guild Wars okay. 2 qui s'en vient c'est ça qui vont nous faire un beau petit signe bientôt là, à suivre là, qui est déjà présentement pour parler on attend peut-être une date de sortie euh, X qui selon moi aussi pourrait être durant le temps des fêtes euh, c'est très prometteur et c'est ça que j'aime c'est à dire que tu payes juste une fois ta, ta boîte, donc pour ceux qui aiment avoir de quoi de concret au lieu de payer en ligne puis d'avoir rien, mais tu as une boîte Et tu as tes CD, tu, tu installes ça. Puis après ça, tout ce qu'il te reste à faire, c'est de, de jouer sur Internet. Et quand il y a des mises à jour, les expansions et autres sont gratuites ou quelquefois, ils vont refaire la même chose, c'est-à-dire que, regarde, c'est une expansion, euh, tu vas la payer. Donc, évidemment, une expansion, on s'attend à payer moins cher que la première, le que le jeu original. donc euh, Mais j'aime vraiment bien ça. Donc, voilà, c'est ça. en espérant avoir éclairci euh, les petits points coûteux. Et maintenant, bien, place à l'amusement. Je m'en vais au cinéma. Na, na, bonheur. Trop joyeux. Tout ira bien Bon, là-dessus, on va passer à la chronique ou à la petite partie pour euh, Annick. Annick qui va un peu rentrer dans le sujet des jeux free-to-play. Euh, ce qu'elle joue présentement, Annick, c'est des jeux qui sont free-to-play. Il y a deux jeux. On va les passer un à la suite de l'autre, mais elle va... ça vient quand oui, même... Oui, parce qu'en même sens... temps, ça risque d'être difficile. Ça risque d'être difficile, <rire> mais c'est quand même deux, deux <rire> jeux qui se ressemblent dans le dans le fond. Oui, euh... ils sont en faits sur la même base... Je joue présentement à Tiny euh, Zoo. Tiny Zoo, ouais. Et le village des chevreuils. Qui, qui, si vous voulez chercher sur iPad, c'est Tiny Zoo, puis l'autre s'appelle Smurf Village. Oui. parce que moi je suis française. Oui. mais dans le dans le App Store, il, il va s'appeler Smurf jeu. Village. Puis le jeu, les, c'est deux jeux qui sont en anglais. Oui, exactement. Mais qui sont quand même très faciles à, à suivre pour quelqu'un qui, comme moi, ne parle pas l'anglais. Donc, c'est ça. Ils euh, sont faits sur la même base. Peu importe si vous êtes dans le Tainizou ou dans le Shttrumpf, vous avez des golds à ramasser, puis des boxes ou des berries dans le village des Shttrumpf. Donc, tu as deux façons de jouer. En ramassant les golds... Qui sont des pièces d'or, qui, qui, de de qui sont de l'argent. Qui sont de l'argent, mais qui sont ramassés facilement. Donc, dans Tainizou, c'est les animaux que tu achètes. Qui te donne les golds au nombre d'heures, donc tout dépendant de l'animal que tu cherches. Il y en a qui t'en donnent à tous les heures, d'autres qui t'en donnent à tous les deux ans. <rire> Il y en a qui sont tellement lents avant de t'en donner d'autres. Mais ça dépend aussi du montant du euh, de l'animal que tu as choisi. OK. Et les ben tu les fais euh, travailler. Moi, c'est des vrais petits esclaves depuis euh, deux 3 trois semaines. Ouais, Je te regarde aller, puis euh, au plutôt que tu un assis sur une bûche à rien faire, parce <rire> qu'il n'est pas là trop longtemps? Non, non, non, il fait des fruits et des légumes. Puis c'est ceux-là qui te fournissent les, les goals. Les berries, puis les box, c'est euh, les buts. Des goals. Des goals, comment tu appelles ça en anglais? Des... Des, des, des buts. Un goal. Un goal ça qui donne ça les berries ou les euh, box dans dans tes qui euh, sont plus difficiles à ramasser oui et avec ça, raison ben c'est ce qui fait que tu peux acheter et encourager euh, les gens qui ont qui ont, qui ont construit le, le jeu c'est très intéressant moi en tout cas je je suis rendue une adepte euh, j'aimais juste les jeux moi qui étaient euh, vite fait comme euh, on parlait des Tetris ou des euh, Pogo avec euh, Popit puis des choses comme ça parce que j'ai pas beaucoup de temps. Quand j'ai du temps, moi j'ai comme un 15 minutes de libre, puis j'ai juste 15 minutes de libre. Mais avec ces mm -hmm. jeux là, ce que j'aime c'est que tu peux gérer ton temps. Tu peux ben d'entendre des bébés, tu fais des labs qui euh, deux espèces différentes que tu crosses que tu crossbreed, c'est que tu, tu mélanges ensemble pour avoir un animal créature, différent. C'est ça. Donc, ça, ça te donne un nombre de temps. Donc, euh, si tu prends, euh, disons, euh, un skunk, un moufette. moufette, avec euh, mettons, un, disons, n'importe quel autre, là, un, un géant, je sais pas quoi, ben, disons que ça prend euh, 550 000 gold okay. et ça prend deux jours. Ben, là, c'est à toi à savoir si l'heure que t'es, ça va te coordonner dans deux jours de pouvoir le ramasser ou si tu as encore euh, d'autres possibilités d'en avoir dans quatre heures ou dans six heures. Donc, plus qu'ils prennent moins de temps, plus que tu peux avancer dans ton jeu. Parce que naturellement, le but du jeu, c'est de monter de niveau. Puis d'avoir plus d'argent pour pouvoir acheter le les nouveaux animaux. Boss, puis... euh, le plus grand zoo, le plus grand village. Moi, j'ai été voir les villages de, de Stroumpf. C'est épouvantable. Là. Il y en a qui sont dans les niveaux 35. Là, Il y en a, je trouve... <rire> ça passe, pour, pour ceux qui ne le savent pas, dans ces jeux-là, ce, ce qui est le fun, un certain côté, et dans Zoo et dans les Strumps, c'est que tu peux aller voir le Zoo des autres personnes. Oui, mais on peut même aller les encourager en les tapant. Tu peux laisser un type un de 25, type... 25 goals, je pense que tu Moi, laisses? Moi, je pense que c'est ça, 25 goals. Donc, euh, puis tu peux aussi en curieux, de voir comment qu'eux, ils mettent leur, euh, leurs animaux, comment qu'ils aient les cordes. Et, euh... Comment est-ce qu'ils placent, comment c est c est qu ils ce montent ça. Des fois, ça te donne des idées que toi, tu n'avais même pas pu réaliser par toi-même. Puis là, tu dis « oh mon Dieu, c'est ton bien intelligent. » Puis quand tu arrives dans ton zoo, ben tu places tes affaires. <rire> tu places tes choses pour que ça, ça soit plus joli. Donc, euh, c'est ça. Moi, moi euh, comme je disais euh, auparavant, j'aimais juste les jeux qui se faisaient vite. Mon fils m'appelle, ben j'arrêtais, puis je pouvais arrêter n'importe quand mais ces jeux là ça n'a pas de fin mais si tu gères bien ton temps tu peux progresser facilement sans nécessairement investir énormément de temps ok mon mari présentement, il, il connaît ça <coughs> mon mari il travaille fort pour moi aussi des fois <rire> oui, parce que pour ceux qui ne le savent pas c'est un jeu qui se, les deux jeux se jouent sur euh, iPad iPod et iPhone Et Annick euh, a, pour les Strum, je suis correct. Les, les Strum sont seulement sur sur notre iPad. Mais elle a un Tiny Zoo sur le iPad. Puis elle a un Tiny Zoo sur, sur le iPad. iPod. Et comme moi, euh, je porte le matin avec mon iPod parce que dans mon auto, j'écoute seulement des podcasts. Puis mes podcasts sont sur le iPod. que je pars avec le Zoo de Madame. <rire> Donc, quand j'arrive au bureau, des fois, ça va, quand je vais partir le matin, elle va dire, là, oublie pas, là, as sur, un bébé, à as midi, <rire> t'as un bébé qui va venir au monde, va falloir que tu me le places, parce qu'autant, il paie. est malade, malade, tu le perds, ou faut que tu payes des okay. box qui est de l'argent, qui est dur à avoir, mais que tu peux acheter avec de la vraie argent, si tu veux, mm -hmm. pour le sauver, pour qu'il soit plus malade, fait que, C'est toujours ça une question que... de gérance. Question de gestion. Tu es ouais. capable de le jouer totalement gratuitement. Mais il faut pas trop faire d'erreurs. Comme moi, au début, comme je ne suis pas anglaise, il y avait bien des choses que je comprenais pas tout de suite. Donc, c'est à force de le jouer que j'ai appris à, à jouer, justement. Ouais. Mais j'ai fait beaucoup d'erreurs sur mon iPad. Sur l'iPad, je ne l'ai pas produit. Donc, je suis rendue au niveau 26 sur l'iPad, mais je suis rendue déjà au niveau 23 Sur l'iPod, puis j'ai commencé quand même presque un mois plus tard. Euh, non, peut-être, je pense, deux semaines plus tard. Deux, trois semaines plus ouais, deux semaines, deux, trois semaines plus tard. Puis je suis quasiment au même niveau sur l'iPod que sur l'iPad, parce que ce que j'ai appris en erreur, bon, ça s'agit. <rire> oui, tu l'as pas fait sur l'iPod. C'est ça. Mais c'est des, des petits jeux le fun, je veux c'est cute. Oui, oui, le graphique, surtout dans les schtroumpfs, c'est vraiment fantastique. Si vous aimez les Jetrons comme toi, tu aimais les Jetrons déjà étant une collection de 350 Stroumpfs à la maison, oui. Ça fait qu'elle elle, le aime, elle aime les Jetrons, fait quand, quand elle a vu ce jeu-là, j'ai tombé bon en amour. est tombée en amour avec puis vos enfants vont pouvoir jouer aussi, Oui, mon sais... fils s'amuse beaucoup avec euh, le jeu puis l'avantage des Jetrons, ce que j'aime des Jetrons, c'est que vous avez des mini-games à l'intérieur qui aux autres aussi te donnent du XP ou te donne du, euh, du gold pour pouvoir monter tes pour changer de niveau ou pour euh, pouvoir acheter des, des produits mais euh, des petits jeux c'est vraiment pour enfants c'est vraiment très très simple puis en plus il y a une belle animation d'un choume puis il y a un petit choume euh, qui se promène avec un cadeau puis il donne un cadeau par jour Quand il y a le cadeau à te donner, il y a un point d'exclamation sur le sur le schtroum qui se promène, tu pèses dessus, puis là le, le cadeau apparaît, puis là mon fils est comme « Ah oh, oui j'ai un cadeau, puis des fois tu n'as rien pendu, c'est un pouf. Des fois la boîte <rire> explose, puis il n'y a rien dedans. <rire> Mais c'est vraiment cute. tu t'achètes des animaux, là j'ai acheté une chenille, puis un... C'est un... un, un, un euh, on n'écrit pas, une écrivier, pas une écri un écrit. Un... En tout cas, vous le verrez si vous voulez. Un escargot. Un escargot. Puis c'est ça, puis quand qui une fois par jour il donne du XP autour tout ça, donc ils ont une petite étoile sur le dessus, donc que quand mon fils prend le les ben la première chose qu'il regarde c'est si le petit escargot a un petit X sur le dessus, puis euh, si le petit le petit cadeau il, il est prêt à être donné. Si il y a des mini fois. jeux. Euh... Les mini jeux, mon fils il trip sur euh, la caverne est-ce que tu rends, tu découvres des. Euh, Un jeu de mine. Oui, un jeu de mine. En piochant sur des roches. Ah, Crois-moi, oui. oui, il me redemande. Ah, il adore ça. <rire> puis en plus, c'est ça, tu as le mode pratique. Donc, si tu n'es pas dans le temps pour le jouer, parce que je pense que tu joues deux fois par jour, -jeu, mais tu peux toujours avoir la méthode pratique. Donc, tu peux quand même rentrer dans le jeu et jouer. Ça te donne rien, mais pour les enfants... C'est moi ouais, c'est le fun pareil parce qu'il fait ça. juste jouer puis puis il découvre les petits trésors euh, des couronnes des bagues puis ah oh, il est très fort. <rire> oui, on, on le regarde aller là, puis euh, il aime bien ça même le zoo quand il y a un petit bébé qui vient au monde tu ah, fais oui, tu fais toucher le bébé il se place puis c'est c'est le fun c'est le fun à garder pour les enfants oui puis c'est ça mais il faut juste les surveiller pour pas qu'ils ramassent par erreur tes box ou tes berries euh, Peu importe ouais. lequel des jeux là. parce qu'un enfant ça lit pas ça tape un peu partout, puis c'est là que tu peux avoir des belles surprises. Ouais. Surtout ces jeux-là que tu as, as des choses que tu peux acheter dans le jeu. C'est ça. Euh, <rire> S'il fait un achat, wow! Nous <rire> autres, autres, on est chanceux, je dirais dire, à, à, à 5 ans, il sait pas lire encore, il connaît ses lettres, là, mais il sait pas lire. Il connaît pas mon mot de passe au non, compte. Mais ça, moins au ça, au, au compte, compte iTunes, ça fait qu'il ne peut pas rien acheter. -là. Mais ça serait très facile. Je regardais, euh, je regardais à un moment donné, quelque chose sur Tiny Zoo justement, pour faire la recherche pour le podcast aujourd'hui. Puis, il euh, y a un gars de, en Europe qui s'est ramassé avec un, un compte de 100 euros. Il a eu 100 euros de facturé à sa carte de crédit parce que sa fille, oui, elle connaissait son mot de passe de son compte et <rire> Puis, elle s'est achetée des box pour s'acheter un animal. Évidemment. Enfin... Oh, c'est intéressant parce que c'est sûr que les plus beaux animaux C'est ceux qui sont payants. Payant. Ouais. Là, il faut que je le dise au monde, vraiment. Ah oh, oui, ils sont cute. dans Tiny Zoo, là, je, moi, je ne le joue pas parce que je laisse Annick le jouer. Puis de toute façon, je l'ai deux fois. Ce de... pas mon centre d'intérêt. De toute façon, comme vous l'avez entendu tout à l'heure, j'ai pas le choix par bout de gérer <rire> à le mec. zoo. Là, mais <rire> si vous regardez les animaux disponibles, il y a des clins d'œil, il y a toutes sortes d'affaires. Il y a un hedgehog bleu. C'est Sonic. Il okay. y a un Sonic dedans. Il y a un kangourou de l'Arctique. C'est un ton ton dans Star, Star Wars. Il okay. euh, y a vraiment des petits clins d'œil à des, des animaux mythiques. Il y a un centaure. Euh, Il y a un minotaure. Tu peux le croiser. C'est le chimpanzé avec le Mustang qui fait... Un... Le croisement des deux? Ouais, je fais avec un chimpanzé. Okay. Mais tu de tout aussi. Tu as des, euh, des mammouths, tu as des dinosaures, ouais. tu as du cirque. Là. Ben, ce qui est fun aussi dans ces jeux-là, comme là, tu vois... Pour euh, le zoo, il y a eu une période de, que, de cirque. Ouais. Puis, c'est un moment donné, ça l'arrête. Ils disent euh, « disponible jusqu'à telle date ». Donc, euh, le zoo, moi, je n'en ai pas eu beaucoup parce que je commençais… C'est quand tu commençais, oui. Et là, maintenant, c'est la phase dinosaure. Et puis là, ils annoncent que le 30 septembre, les dinosaures ne seront plus… Euh, il va y avoir un autre « ding bang » les dinosaures… En plein ça pis ils vont mettre d'autres choses mais là je sais pas c'est quoi mais c'est intéressant parce que justement c'est une petite partie du jeu qui change ouais. comme un peu dans les tu t'avais vu sur euh, l'internet euh, les schtroumpfs en hiver avec de la neige ouais, pour le, le temps des fêtes l'année passée ils avaient fait une le journée. village était sous la neige c'est ça donc eux autres aussi ils ont leurs euh, petits euh, petits petit événements événements différents donc Mais ça, ça c'est à la mode, comme dans Eden Eternal, tu parlais l'autre jour que l'Halloween, on va prendre mort un thème d'Halloween. Oui, absolument. Puis Noël, Mais, même, même à Noël, ça, même exact, chose. il va y avoir des petits Santa, il va y avoir des événements aussi. Euh, J'imagine qu'on va avoir des petits chapeaux, avec des petits pompons dessus que tu vas pouvoir gagner, soit en faisant des événements, donc même autant que tu... Même si tu n'investis pas aucun... Euh, aucun argent. Aucun argent à l'intérieur, tu vas, peux quand même faire des événements, donc des events, puis le, le gagner. Là, donc, okay. ça avec, vient ton intérêt C'est ça, c'est fait pour ça aussi. Puis c est... C est ça. Mais dans Tainizou, c'est fait pour aussi te faire dépenser. Oui. oui. Parce que t'as beaucoup d'animaux super intéressants et que la seule manière de les avoir, c'est de les acheter. Les parce ouais. que tu ramasses des boxes tranquillement. En euh... changement de niveau, il t'en donne un. Des ben, fois, quelques buts donnent un, un box, mais souvent, c'est du gold. C'est ça. As ouais. des, as des, as, tu peux acheter des box, oui. c'est pas excessivement cher. Mais il y a eu un spécial 50% à C'est ça, c'est pas excessivement cher. Si vous êtes patient, vous pouvez faire pour, pour pas mal de tout sans dépenser. Si vous voulez certains animaux exotiques, là, oui. comme si vous voulez un Tonton -ton, ou si vous voulez avoir un, un Sonic dans votre zoo, il va falloir l'acheter il faut, faut, faut les ouais, faut, euh, ben, De toute ça. façon, le jeu, c'est sérieux puis c'est la business. C'est vraiment, euh, faut pas se le cacher. Là. Nous, on s'amuse, mais si eux ont travaillé fort, il faut faire du profit en quelque part. Donc, euh, mais les compagnies de jeux vidéo sont là pour faire de l'argent. C'est business. Pis, exact. Pis, je veux dire, si on les encourage pas, ben, on n'aura plus. C'est nous autres qui allons aussi Fincher. perdre Dans, dans le fin fond mm. mais tout ce qu'on leur demande c'est de nous donner un jeu de qualité quelque qu'on qu'on s'amuse qui nous fait passer du bon temps quand on joue un jeu comme ça Annick, elle s'amuse elle peut passer une journée mais c'est elle va faire un petit un deux minutes quinze minutes la euh, planifie ou là un petit deux heures le temps qu'on fait justement ce beau podcast là oui, là on va on va hein? <rire> <rire> Elle gère, elle gère son zoo pendant qu'on euh, pendant qu'on qu qu jase en même temps, mais ça ça aussi, ça lui permet de, en, en le regardant, bien, vous dire « Ah ben si vous croisez ça, puis ça, puis c'est… » Oui, mais j'adore l'iPad, sincèrement, c'est mon coup de cœur, là ouais, depuis... depuis que je l'ai… Et que j'aurais donc pas dû vous l'acheter. Non vraiment. Pour <rire> trouver le deal qu'on a eu dessus mais mm -hmm. c'est vrai que c'est une belle c'est une belle, belle, belle, belle. belle J'adorais mon iPod Touch mais l'iPad chose de plus. Là. Là la, la rapidité franchement. Mais il y a le fait que c'est plus gros aussi là. Oui. Parce mais... que jouer jouer Tiny Zoo sur l'iPad et jouer Tiny Zoo sur l'iPod Touch c'est deux mm -hmm. mondes complètement différents. Euh, quand sh quand foutais choisir ton petit carré pour ramasser coup, tes ouais. choses, là, c'est plus difficile sur l'iPod que sur l'iPad. Quand que ton zoo commence à être grand. Ça, ouais. Ouais, ça, à être vrai, voilà. ça va être un incitatif pour vous d'avoir l'iPad 3. Je vais déjà sauter l'iPad 2 parce que le 3 va sûrement s'en venir trois mois plus tard. Mais il va être de plus en plus donc léger. Et là, c'est là que moi, je trouve que ça va vraiment être fantastique parce que moi aussi, j'aime bien ça. Mais je trouve un peu un peu lourd à manipuler là, avec le temps. Donc, c'est sûr qu'il y a des alternatives que tu peux faire comme presque un ordinateur avec un Bluetooth, un clavier. Donc tu... ouais. Mais... Moi, que j'aime bien prendre l'iPad dans mes mains, puis à long terme, lorsqu'on joue un jeu d'aventure et autres, euh, je trouve que ça, ça, ça pèse. Là. Oui, mais euh, pour un enfant, c'est une bonne chose aussi. Parce que tu vois, mon fils, il joue à... au, au free, là, free, euh, Fruit au, ninja. ninja, puis il se le met sur les jambes, puis… Il est stable. C'est stable, c'est d'une bonne grandeur. Puis, c'est pas comme un clavier, comme un ordinateur où ce tu as ton, ton écran, puis ton clavier, donc tu es toujours enfergé, Puis un enfant, on s'entend, une petite affaire de, de souris, là, c'est pas énorme, là. Ça, c'est avec ses doigts, ça se promène, c'est merveilleux pour un enfant. On a même été chercher hier un... Des, des, euh, pour apprendre à écrire, des, des, des programmes pour apprendre à écrire, à apprendre ses lettres, ces choses comme ça. Que pour un enfant, c'est vraiment conseillé là, pour apprendre. Euh, moi, mon fils il a eu une DS à trois ans dans ses mains, puis il est super bon. Puis, puis elle fonctionne encore. Puis oui, il l'a pas encore <rire> brisé, puis, il fait très attention à ses choses. Donc moi pour moi, un iPad pour mon fils, quand j'ai le 3, je lui donne la mienne. Avec Tiny Zoe Smurf. Et oui, puis il dans les Smurfs. <rire> C'est oh, j'ai fini. C'est beau pour toi? Oh. Bon. Fait que c'était la petite chronique de, de jeu. Moi, je vous dirais, c'est du, du free-to-play. Essayez-le. Essayez-le. c'est quelque chose qui, euh, qui passe un peu de temps. Euh, je dirais vraiment, les gars, peut-être moins. Moi, je trouve ça cute, mais ouais, je pas. passerais pas beaucoup de temps là-dessus. Mais euh, pour les, les femmes... Vraiment, c'est des petits jeux rapides. C'est quand même un jeu un jeu qui demande assez de réflexion parce que oui, faut que tu gères réflexion. ton argent, faut que tu dépenses pour les bonnes choses, puis euh, faut que tu... Calcules ton temps. Puis... C'est ça. Sinon, tu perds tes, tes choses. C'est ça. Parce que si vous attendez trop longtemps, dans ta niso, vos bébés tombent malades. Dans les schtroumpfs, si vous tu faites pousser des des euh, fruits, des puis vous attendez trop longtemps, mettons, ils vous disent vous, vous plantez des fraises, ça va être prêt dans 15 minutes ou une heure. Vous attendez une heure et demie... Ben vous les, avez, vous les avez vous les avez perdus son fait que faut recommencer fait que vous avez perdu l'argent que vous avez mis fait que c'est quand même de la microgestion C'est ça ce que, ce que tu trouves le fun aussi. Ben c'est pas c'est mon métier la microgestion Non la gestion OK <rire> Donc on va finir là-dessus Merci Annick. Merci oui. Bien, merci Puis ça va être à mon tour Aujourd'hui, euh, j'ai trois jeux que je vais vous parler. Euh, les trois jeux, c'est des, des jeux que je n'ai pas terminés, que j'ai commencé. Euh, le problème, ben, comme vous le savez... Là, euh, Trop, de <rire> Trop de tiny Trop de tiny Non, je m'occupais pas mal de la, de la collecte de fonds dernièrement, puis euh, les mises à jour sur le site, des choses comme ça. J'ai pas vraiment eu beaucoup de temps à jouer à des jeux. Euh, donc, là, je vais vous parler aujourd'hui de « Do Sex, Human Revolution ». Euh, qui est mon premier jeu. Euh, je vais vous dire que j'ai commencé. J'ai à peu près 10 heures demie dans le jeu et je ne suis pas rendu tellement loin. Là, fait que je me dis euh, à, leur, à regarder là, un bon 40 heures avant de le terminer. À date, euh, je vous dis je suis pas mal, pas mal impressionné. Là, puis je ne dis pas ça parce que parce que j'ai des. des j'ai une dette envers EDOS Montréal. Là, je vous dis vraiment ça parce que le jeu, je l'aime vraiment. Euh, j'ai de la misère à arrêter de jouer. Euh, c'est un jeu qui est vraiment ouvert. Il y a des jeux qui se disent ouverts, puis il y a des jeux qui sont ouverts, puis lui, c'est un jeu qui est ouvert. Je vais vous donner un exemple. Un moment donné, euh, j'ai une place à aller à côté de, du poste de police euh, à Détroit, puis je me promène. Puis là, je me dis, bon, comment je vais me rendre là? Il y a une clôture, il y a une place que tu rouvres une porte, il y a de l'électricité à terre, tu ne peux pas passer, ou que tu essaies de passer, tu meurs. Là, je me dis « Bon, comment je vais faire me rendre là? » Je regarde la mini-map, c'est un bon détour. Je me dis « Ah, ben, je vais essayer quelque chose. » Je me ramasse deux caisses, j'ai fou en avant d'une clôture qui n'était pas fermée jusqu'au toit. Je monte sur le container, je monte sur les deux caisses que j'ai empilées et je j'étais à l'autre bord de la clôture. Donc, c'est pas linéaire, ce que tu veux linéaire. dire. C'est pas linéaire, c'est vraiment ouvert. D'accord. Peux... a pas des, Il y a... À date, je n'ai pas vu de murs invisibles qui m'ont empêché d'aller à quelque part. Pas... Je ne me suis pas rendu à la fin encore. Mais c'est vraiment un monde qui est, qui est vaste, qui va vous laisser faire ce que vous voulez. Euh, moi, j'ai cherché, je me suis promené dans des, euh, dans, dans des euh, systèmes de ventilation comme pas possible. <rire> euh, je me suis vraiment, vraiment beaucoup promené. Là. Puis, mais à date, je vous dirais, c'est vraiment, vraiment intéressant. Euh, on est dans le jeu, là, on, on est le personnage d'Adam Jensen. On est un, un ancien policier du SWAT euh, qui est devenu agent de sécurité. Euh, même le chef de la sécurité pour Sarif Industries, qui est une compagnie qui fait des augmentations pour euh, les humains donc, ou euh, pour l'armée, qui euh, oh, quelqu'un qui a un, un bras à remplacer ou des choses comme ça. Fait, au début, on n'a aucune augmentation. Dans la première mission, euh, là, on s'en va pour euh, aller à quelque part avec euh, une scientifique, puis la firme se fait attaquer. On se fait presque tuer. Puis là, on se fait augmenter euh, comme pas possible. À peu près tout notre corps est augmenté. Euh, mais dans le jeu, vous ne commencez pas comme un Superman. Vous êtes augmenté, sauf que ce n'est pas toutes vos augmentations qui sont euh, complètement euh, à leur maximum. Ce n'est même pas toutes les augmentations qui sont fonctionnelles au début. Il ramasser... mm -hmm. ouais, faut ramasser euh, des, des, des espèces d'items des praxis si je me rappelle bien, puis ça, ça vous permet, un, un point praxis, ça vous permet de, de, de mettre plus un dans une des caractéristiques de vos augmentations. Si vous jouez le jeu, moi je vous conseille la les premières augmentations à, à, à monter, c'est votre hacking. C'est comment pirater des ordinateurs, comment pirater des tourelles, des caméras de sécurité, ça va vous être, ça va vous être, ça va être beaucoup, beaucoup euh, d'une grande utilité là. Moi, c'est ce que j'ai augmenté en premier. Ça me permet de hacker des terminaux un peu plus difficiles. Euh, vous rentrez dans une bâtisse, il y a des robots qui peuvent vous tirer dessus. Vous pouvez hacker ces robots-là pour les virer contre les, vos ennemis, pour qu'ils vous aident à la place. C'est vraiment... là Moi, je vous le conseille. Si vous aimez le, le, ce genre de jeu-là, c'est pas un shooter en tant que tel. Oui, c'est un jeu de tir à la troisième personne, mais je le comparerais plus à un, un Mass Effect dans le, dans le style qu'on a des décisions à prendre puis ces décisions là vont affecter la, la fin, il y a plusieurs fins disponibles. Euh, C'est vraiment un excellent excellent jeu. Là. Comme je vous dis, vous avez des décisions à prendre puis vous allez avoir une discussion avec un personnage puis vous allez avoir deux, des fois trois, des fois quatre questions que vous pouvez poser à la personne vous posez la question, ça va vous ouvrir d'autres choix. Ça a un impact. Ça a un impact sur l'histoire finale. C'est pas, pas mal, dans le fond, la mode, présentement, je trouve, hein, que les jeux, à partir de Fable, où chaque action que tu faisais, ça avait un impact à la fin du jeu ou même à, au milieu. Ouais. Je crois qu'il y a une tendance, là, non? Fable, c'était plus... Euh, tes actions faisaient que tu finissais le jeu plus bon ou méchant. Euh, Bioshock, c'est un peu la même chose, c'était plus que tu, si tu euh, ramassais des, des petites sœurs au lieu, si tu, les, si tu ramassais leur énergie au lieu de les sauver, ça, ça changeait la fin aussi de l'histoire, mais vraiment, euh, ça c'est plus poussé que ça. T'as plus de choix que juste décider de tuer des innocents ou de pas tuer des innocents ou de... Fable, c'était vraiment ça, t'étais okay. bon puis tu, tu, tu es les méchants, puis les bons t'es sauvés, même si t'insultent. Ou tu peux décider de trucider tout le monde, puis tu finissais méchant, puis ça finissait le jeu comme ça. Ça, c'est un peu plus subtil. Tu as plus de choix, mais tu as vraiment des choix de réponse pendant tes discussions. Tu peux aller, quelqu'un dit quelque chose, tu peux aller comme, euh, je suis pas content que tu m'aies dit ça, puis tu vas contre la personne, ou tu l'acceptes, tu acceptes sa critique, puis tu vas dire, euh, ok, mais comme quelqu'un fait quelque chose de mal, tu peux lui dire... Euh, tu n'aurais pas dû faire ça ou je comprends que tu as fait ça pour une bonne raison mais ce n'était peut-être pas la meilleure chose à faire fait ça, y a, y a, les gens vont réagir dépendant comment est-ce que tu vas aller avec ce qu'ils vont ce qu vont te dire euh, fait que ça va affecter le, le fait que la personne va t'aider ou que la personne ne t'aidera pas Puis dans le, dans ou tu ne sais pas dans le futur si tu vas la revoir cette personne-là si ça va là... si être sais... un élément clé donc... que... C'est ça, puis comme je dis, je suis pas rendu à la fin du jeu. J'espère le finir dans un avenir rapproché, mais je joue une coupe d'heure ici, une coupe d'heure là. Côté immersion, tu te sens-tu vraiment à l'intérieur du jeu que tu n'as pas envie de sortir ou que tu ne vois plus l'heure passer, Puis euh, tu te dis oups, ça y est l'heure, puis il faut que je décroche. Non, c'est ta femme qui dit que c'est l'heure. <rire> non, mais c'est un jeu qui. Euh, oui, c'est un jeu qui est immersif, c'est un jeu que tu veux toujours en savoir plus. Fait que tu vas jouer une petite heure, tu vas. Tu vas découvrir quelque chose, puis là, à tu... quand tu vas terminer un, un, un, un de tes missions, là, il va te dire, bon, ben là, il faudrait aller voir telle chose, puis là, tu veux repartir. Puis là, tu veux, tu veux savoir ce qui s'est passé. Euh, vu que je suis curieux, c'est ça, j'aimerais ce genre de, de jeu-là, parce ça. que tu veux tout le temps, comme, aller au fond des choses. C'est ça, parce que tu sais que ça riff fait s'est fait attaquer par une force qui se dit anti-augmentation. Mais là tu, dans ta première mission, tu t'aperçois que ah ben il y a un des gars qui est avec ce groupe anti augmentation là qui est un augmenté. Il y a des augmentations. Fait que ça fit pas là. Fait que là, tu te dis ben comment ça se fait puis pourquoi? Fait que là tu veux en savoir plus. Puis tu veux savoir qu'est-ce qui se passe, pourquoi que c'est arrivé, puis l'histoire est prenante. Pis la musique dans le jeu est incroyable, c'est vraiment moi j'aime ce genre de musique là, je trouve le, le puis le, le, le monde qu'ils ont créé. Côté graphique. Côté... Le, le graphisme, je te dis je dirais que c'est pas le, le moteur graphique le plus récent, là. Ça aurait pu être une petite affaire mieux. Mais moi, ça me dérange pas. Je trouve que c'est vraiment... C'est vraiment joli. La seule chose qui est peut-être un peu... Un peu moins bien, euh, surtout si tu joues en français, c'est euh, la synchronisation avec les lèvres. Quand, les, quand la voix puis la synchronisation avec les lèvres se fait, c'est des fois c'est pas nécessairement synchro. Mais là tu parles de cinématique, tu parles des rapprochements que donc tu peux vraiment voir les persos de proches ouais. et donc les voir parler, ouais. quand tu discutes avec avec des persos, une interaction, puis quand ils vont te parler, tu vas voir des fois que les, les lèvres avec les paroles ne sont pas nécessairement synchro synchro. Puis dans ce jeu là, tu peux parler à tout le monde. Tu vas voir quelqu'un sur le bord d'une poubelle, c'est pas un personnage principal, tu vas tu touches à, tu fais la touche pour discuter. Il y a toujours au moins deux phrases différentes. Ils vont dire quelque chose, tu refais la touche pour discuter, ils vont te dire quelque chose d'autre. Si tu retouches, ils vont te dire la même phrase que la dernière. Mais tu as au moins deux phrases à peu près par personnage que tu vas rencontrer. La ville est pleine de personnes. La ville est vivante. là. Euh, ça se passe à Detroit au début. La ville est vraiment pauvre. Tout le monde a perdu leur emploi à peu près. Euh, du, du monde à l'extérieur, des sans-abri, il y en a à la tonne. Tu peux parler avec chacun d'eux si tu veux, puis ils, vont, ils ont quelque chose à te dire. Euh, Quelqu'un fouille d'une poubelle, t'arrêtes, tu y parles, il va jaser. Euh, deux personnes se parlent, tu arrives, tu parles à une personne, elle va te répondre, elle va se virer de bord, elle va continuer la conversation avec l'autre, tu vas y reparler à votre réponse. Ou des... tu pourrais arriver puis attendre, puis voir de quoi ils conversent afin justement de savoir de, de quoi ils parlent. Tu peux, tu peux écouter tu des être conversations. Euh... Oh, il y a des conversations Élément intéressantes clé. qui se disent entre les personnes. Des fois, il y a des.. Euh... Des conversations qui sont dans le contexte du jeu, ils vont parler de Sarif, d'un Sarif, « Ah, oh, moi, je fais pas confiance. » ou « David Sarif, c'est un, un, un sauveur. » fait que c'est vraiment, vraiment, vraiment intéressant. Donc, ça pourrait te permettre aussi de surprendre la conversation. Et si tu vois qui est, qu est contre ça, si tu t'allies à lui, lui, il va peut-être plus tard être une aide là, quelconque, sait-on jamais non pas, pas vraiment parce que tu peux pas vraiment t'allier aux, aux personnages euh, qui sont non joueurs leur... okay. non tu peux leur jaser mais tu tu peux pas avoir une interaction avec eux autres tu okay. pourrais tu pourrais le tuer si tu voudrais il va mais tu sais ça va ça va avoir un, quand même un, il un, un, un se désaugmenter sur... ça va avoir <rire> un impact sur sur ton personnage okay. mais tu peux pas aller plus loin que ça euh, même il y a des personnes il un personnage à un moment donné où tu vas parler à un, un chef de gang pour essayer d'aider un collègue, puis t'arrives, puis t'as pas vraiment de discussion que tu peux avoir avec lui. L'autre, la personne te dit, tu peux-tu m'aider à, à ce qu'il arrête de m'importuner? Oui, oui, je vais t'aider. T'arrives, tu jases avec le chef de gang, puis il dit juste, ah oh, achale-moi pas, oh, achale-moi pas, ah oh, je veux pas te parler. Je peux pas avoir d'autres interactions avec lui. fait que La seule manière de l'empêcher de d'aller importuner l'autre, c'est de le tuer. Et en parlant de tuer, côté gore, côté sang, je sais qu'il y a des amateurs qui aiment bien ça, à la Mortal combat. Euh... Non, c'est pas c'est pas super. Si je disais, y, y a du sang. Euh, tu vas tirer quelqu'un, il va avoir un petit plouche de sang sur le mur, quelque chose comme ça. Mais c'est pas c'est pas exagéré. C'est pas quelque chose que je sais, Si tu utilises, tu peux utiliser as des gens. Euh, T'as des as des espèces de lames qui sortent en bas de tes coudes. Tu peux si tu, peux, si tu tues quelqu'un avec ça, oui, il y a du sang qui gicle, mais c'est pas Ils mettent pas l'emphase nécessairement sur le sens C'est pas le jeu pour ça. Euh, c'est Il y en a parce que, je veux dire, si tu es une personne, ça saigne. Ben, c'est ça. Donc, les, les jeunes même de 13 ans peuvent jouer à ce jeu-là et aimer ça aussi parce qu'ils ont sûrement vu Wolverine. Euh... Ouais, mais c'est un jeu mature. Fait que c'est un jeu okay. un jeu 18 ans okay. quand même, là la, que, non, ça la ça plupart des bons jeux qui sortent présentement c'est des jeux qui sont absolument pas ils coûtent combien si quelqu'un veut se procurer? Euh, sur PC il euh, y a la version S59.99 okay. sur Xbox PS3 69.99 si je me rappelle bien puis il y a les versions vive augmentées. le PC ouais. <rire> puis il y a les versions augmentées qui est 69.99 sur le PC 79.99 PS3 Xbox Fait que dans le fond, euh, l'augmenter, c'est pas augmenter les prix. Non, augmenter, <rire> ça, ça vous donne euh, un DVD d'extra euh, qui est le making-of qui a été fait par Denis Talbot. Mm -hmm. Puis, il y a la trame sonore du jeu, la musique. Puis, il euh, y a aussi un comic book animé, puis il euh, y a, a un couple d'autres choses. Donc, aussi. pour les collectionneurs comme nous, euh, c'est sûr qu'on va être plus porté selon toi à aller vers la version augmentée. Que... moi j'irais tant qu'à qu acheter le jeu pour 10 piastres de plus avoir le making of de Denis puis qui est, qui est super bon en passant là, le making of je l'ai regardé c'est super bien fait ça te montre du début quand Stéphane Dastout est arrivé puis qu'il a parti d'Os Montréal il était tout seul au début dans un sous-sol avec son cellulaire puis il essayait de se ramasser des gens pour monter le jeu wow. puis, puis donné, il y a, a eu son local au 400 de puis euh... je connais Puis, ouais tu connais. Puis, il a, là, il, a, il a commencé à recruter son équipe. Puis aujourd'hui, c'est incroyable. Là. Quand je suis allé faire un tour, faire signer justement l'édition qu'on qu qu a donnée pour, le, pour la, la collecte de fonds. C'est des gens incroyables qui sont là. Puis, il y en a du monde qui travaille là-dessus. Là. C'est vraiment... Une grande équipe, hein? C'est une grosse équipe. <rire> pour ceux qui ne croient pas qu'un jeu vidéo, ça prend du monde. Là. Ça prend des artistes. Là. Ça, ça, prend du ça prend du talent. Et ça, ça se paye, ça... le talent. Oui, puis ça prend du temps aussi. Mm. Euh, c'est incroyable. Regardez les crédits à la fin d'un jeu, puis regardez comment c'est long, ou même un film. Regardez les crédits à la fin d'un film. C'est du monde. C'est tout du monde que ça prend pour faire un film. C'est incroyable. Puis un mm. jeu vidéo, c'est aussi pire qu'un film. Qu c'est un, qu un film, film qu'on interagit dedans, presque. C'est un divertissement. fait que c'est vraiment incroyable. Fait que Moi, ce jeu-là... Si vous aimez ce genre de jeu-là, c'est sûr, si vous aimez les, les jeux de sport, puis les jeux de course, puis les, les shooters, ça vous intéresse pas. Je veux dire, c'est pas un jeu pour vous. Mais si vous, les shooters vous intéressent, euh, vous aimez aussi c est, c est comme un RPG fait que vous avez des décisions à prendre. Pas un, un Gears of War que je vais vous parler après. Où ce que je veux dire, on met notre cerveau à off, puis on tire des ennemis, puis on se rend jusqu'à la fin. Oui, une coupe de puzzle, là, mais c'est pas. Ce n'est pas ce genre de jeu-là. C'est vraiment plus un jeu, un jeu que vous avez des décisions à prendre, vous avez des choses à trouver. Euh, le chemin pour se rendre à, au point B où qu'il faut vous rendre n'est pas toujours en ligne droite. Euh, des fois, c'est sur un autre étage. Il euh, faut apprendre à travailler le système de map, les augmentations, euh, vos armes. Il y a une quantité limitée d'espace dans votre backpack comme on a dans, euh, dans Eden Eternal, <rire> ça t'agace hein. Le backpack est toujours plein. <rire> fait que vous avez une place limitée, vous pouvez augmenter avec les augmentations, vous pouvez augmenter la grosseur de votre backpack. Fait qu'il faut gérer votre inventaire, il faut gérer tout ça. C'est euh, un jeu qui est plus prenant qu'un qu qu juste un, un shooter où ce qu'on avance puis on tue toutes les ennemis puis, euh, vous pouvez faire le jeu au complet presque de sans tuer personne si vous voulez. Vous pouvez juste être stealth. Puis vous cachez furtif, vous en allez, passer derrière les ennemis, vous cachez, euh, endormir les ennemis, juste les assommer, puis les cacher. Il faut, faut cacher des fois les corps pour pas que les autres les trouvent. Parce que si quelqu'un, un autre garde passe, voit le corps à terre, il va partir l'alarme, puis là, quelqu'un va vous courir après. Des fois, vous pensez qu'ils sont un, sont six, euh, ça m'est arrivé. Puis je suis mort, puis j'ai recommencé fait que C'est vraiment un jeu qui est plus compliqué là, que Gears of War qui va vous dire, euh, vous avez un petit son qui vous dit, vous avez tué tous les ennemis dans le niveau puis pour passer au prochain niveau, vous n'avez pas le choix de tuer tous les ennemis de toute façon. Quand okay. du sexe, ce pas ça du tout. Vous pouvez tuer un sur six, passer, vous en allez jusqu'à votre objectif, vous en allez, puis les autres ennemis, vous ne les avez pas touchés. Personne ne peut vous voir puis vous ramasser à la fin de votre objectif si vous êtes assez bon. c'est pas mon cas. là fait que C'est vraiment, vraiment un jeu intéressant. Si vous aimez Shooter, je vous le conseille. notre euh, mon deuxième jeu aujourd'hui c'est Gears of War 3 que j'ai eu la chance de recevoir euh, mardi passé et euh, j'ai eu la malchance aussi d'être euh, resté à la maison avec une euh, grippe interminable qui euh, m'affecte encore aujourd'hui mais d'un côté j'étais chanceux d'un côté j'étais pas chanceux j'étais malade à la maison quand mon jeu est arrivé fait que j'ai pu l'essayer tout de suite oh, c'est tu plate c'est plate oh, oui, Mais ce que j'ai bien aimé, puis il euh, y a Arnaud de GameStop qui me faisait, qui me disait ça aussi aujourd'hui. Euh, ce que j'ai bien aimé, c'est que Future Shop a envoyé le jeu le lundi pour sa sortie de mardi. Ce qu'il ne faisait pas avant, avant, le jeu sortait mardi, tu le chipais le mardi puis tu le recevais dit. mardi. Euh, mais il envoie ça pure au c'est quand même assez rapide, normalement c'est une journée ou deux. Là, il l'a envoyé lundi, puis je l'ai reçu mardi la date de la sortie, puis ça a l'air que c'est quelque chose qu'ils font de plus en plus. Ça a l'air aussi que GameStop fait ça. Quand on va recevoir nos copies de Star Wars uh, The Old Republic, ben, on va le recevoir probablement la journée de sa sortie. Mais nous autres, on devrait avoir un code pour le jouer avant, exact. vu qu'on a précommandé. Donc, Gears of War 3, c'est euh, comme des raisons, J'ai pas besoin de vous dire que c'est la suite de Gears of War 2, qui <rire> mmh. était la suite de Gears of War 1. Euh, Gears of War 3, ben, on reprend où ce qu'on a laissé dans le dans le deuxième. Euh, la ville de Jacinta a été complètement détruite. On n'avait pas le choix parce qu'il fallait se, se débarrasser des locustes. Et est-ce qu'on a réussi? Non. non. Euh, maintenant, on a. Pourtant, c'est comme des nouveaux locustes qui, qui s'appellent maintenant des luisants. Euh, ils s'appellent des luisants parce qu'ils sont justement luisants, puis ils explosent quand on les, quand on les tue. Donc, il ne faut pas être trop proche quand ça arrive. Il y a aussi une nouvelle.. Euh, Nouvelle sorte de monstre qui qui mute. Il va se mutenter. Et euh, C'est un, un inside mutanté. Il, il, il devient mutant. Donc, à euh, un moment donné, vous êtes en train de tirer dessus. Il va se changer. Il va y pousser euh, deux genres de bras plus longs. Puis, il va se mettre à vous tirer dessus. Quand vous le tuez, un des bras va tomber à terre et va venir vous attaquer directement. fait Il faut penser de le tuer quand il s'en vient. Euh, on retrouve encore... Euh, As tu me donnais un spoiler, toi là. Non, non, non, c'est vraiment, <rire> c'est vraiment le, le dans, dans le jeu vous allez les voir au début du jeu c'est vraiment pas un spoiler c'est quelque chose de, de très commun, de en partant. Euh, fait qu'on retrouve encore Marcus puis euh, Dom puis dans ce jeu là, on s'en va chercher le père de Marcus qu'on pensait mort mais qui, euh, qui est vivant puis on va mettre fin j'imagine à la menace euh, locuste parce que c'est le troisième et dernier jeu euh, de la série. Ça a été vraiment annoncé par, euh, par la compagnie, par Epic Games, que c'était le dernier Gears of War. Il... Je sais qu'il y avait des rumeurs d'un jeu Kinect sur rail là, pour Gears of War qui va peut-être être un entre deux, mais c'est le dernier de la série qu'on connaît là, de Gears of War. Euh... À date, c'est une vraie belle manière de terminer. Moi, j'aime beaucoup le troisième. Ils ont amélioré un peu le moteur graphique, les effets de, de fumée, euh, les effets des de, de, locus qui, qui sont plus luisants, puis qui. qui... J'aime vraiment le, le feeling du jeu, puis le, la, la manière, la, la qualité visuelle. La, ils ont beaucoup travaillé là-dessus. Euh, en, encore là, c'est un jeu que j'ai commencé, euh, mais que je trouve excessivement bon là, à date. Là. Euh, autant euh, que ce n'est pas le même, du tout le même jeu que le 12x que je vous parlais, c'est vraiment plus un, un shooter, on s'en va puis on tire tous les ennemis. Quand on, on a tué tous les ennemis parce qu'il y a la même petite musique euh, qui nous fait signe qu'il n'y a plus d'ennemis dans le tableau puis on, on se met à avancer puis on passe au prochain, euh, au prochain niveau. Il euh, y a encore un mode en ligne qui a été, euh, qui a été un peu amélioré encore cette, pour cette version-là. Euh, moi, je vous, je vous conseille fortement, là, si vous avez joué aux deux premiers, vous n'avez pas besoin d'hésiter pour aller chercher le troisième, vous allez euh, l'adorer aussi, euh, je vais le jouer plus, puis je vous en reparlerai euh, probablement quand je l'aurai terminé, là, vous dire comment je l'ai vraiment trouvé du début à la fin, là. mais à date, pour ce que j'en ai vu, je suis très très impressionné. Fait que, allez-vous l'acheter, vous allez l'aimer. Et parlant de se le procurer, on parle de quel prix environ on, Environ $60. C'est $59,99, pas mal partout. PC ou juste console C'est juste juste sur Xbox 360, c'est une exclusivité. Euh, le seul qui est sorti sur PC, c'est le premier. Gears of War 1. Euh, le 2 a jamais fait son apparition sur le PC. Okay. Je ne sais pas pourquoi. Donc, ça me surprendrait que le 3 euh, soit fait sur le PC qu'il y a des gens qui m'ont fait remarquer qu'il n'y a pas le... Normalement, quand il y a une, une exclusivité Xbox, il y a un petit logo dessus ouais. qui est marqué exclusivement sur Xbox. Mm -hmm. Celui-là, il ne l'a pas. Ça veut-tu dire qu'ils pensent le mettre sur PC? Euh, comme Fable, il y a eu le premier Fable sur PC. Le deuxième n'a jamais, jamais paru dessus. puis Le troisième est paru sur le PC. Ils ont comme sauté le deuxième. Je trouve que c'est un peu bizarre comme manière d'y aller. Là. Euh, surtout pour Microsoft est comme gagnant dans PC. les deux côtés. Mais euh, je ne sais pas pourquoi ils font ça. Là. mais Je ne m'attendrai pas à le voir sur, euh, sur autre chose que Xbox 360. Si oui, ça va, prendre, ça va prendre un bon bout de temps. Ça reste à voir. C'est ça. On verra. Parfait. Dernier petit jeu de la soirée, euh, hein, on est en train de vous faire ça euh, short and sweet. Très sweet. Ou très short. <rire> Ou très short. <rire> ça va être un petit podcast d'une heure et vingt à peu près, j'imagine. Euh, C'est le petit jeu de Bruno Georget qui s'appelle Dirty Gary. J'imagine que vous savez pas mal tout le monde qui est Bruno Georget. C'est le chroniqueur de jeu pour Monsieur Net. Il travaille aussi euh, à Musique Plus. Il fait du graphisme puis euh, il s'occupe beaucoup des, de, du look des émissions. Ce que vous voyez euh, la, le, le logo de Monsieur Net ou le logo de Musique Plus, euh, c'est quelqu'un qui travaille là-dessus. Donc, Bruno a sorti un petit jeu qui est, comme je vous dis, Dirty Gary, euh, de sa compagnie qui est 32 m Dirty Gary, c'est simple, c'est euh, cinq petits jeux en un, que vous allez payer sur le iOS, donc sur euh, toute les, les, la plateforme Apple. Vous allez payer ça 99 sous sur le App Store. Euh, c'est cinq petits jeux. Il y en a un, c'est un jeu où on fait sauter des moutons. Ça s'appelle Sweet Dreams Gary. Ce qui se passe, c'est qu'on fait sauter des moutons par-dessus une clôture. Les moutons arrivent à des vitesses différentes. Il y a des moutons noirs des moutons blancs. Puis, il arrive plus lentement, plus rapidement. Il peut en arriver un d'un côté, il peut en arriver trois de l'autre. Puis, il faut les faire sauter par-dessus la clôture. Plus que vous en faites, plus vous accumulez de points. Puis, le en Gary... noir, tu le fais frapper la clôture? Non, tu le fais ah. sauter la clôture ah, okay. aussi. Ah, OK. Euh, puis, Gary va vous, faire, euh, va vous donner un commentaire quand vous allez finir le niveau. Si ça a été bon, si ça n'a pas été bon. Euh, il va vous le dire. Ils sont <rire> Non, ben, il dort, il, il s'endort pendant. On ah, a une petite okay. photo de Gary qu'on qui, qu le voit coucher dans ses couvertes pendant que les moutons sautent la clôture. Euh, c'est vraiment cute. Le graphisme, le graphisme est, est, est cute. C'est un c'est un peu à influence du jeu, jeu à la japonaise. Ah. Euh, c'est vraiment cute. Il y a un jeu où ce qu'on nettoie les oreilles de Gary. Donc, wow! Euh, Oui, c'est ça. Gary est un, est, un, est un ado qui prend pas vraiment bien soin de lui. le Fait que c'est à nous autres à le faire pour lui. Euh, on a un mini-jeu aussi qui est... Euh, fait que ça, c'était le, le, le nettoyage d'oreilles. C'est le jeu qui s'appelle Ear Problem. Après ça, on a un jeu qui s'appelle The Nail Massacre. Faut couper ses ongles. Ça, ça doit être difficile parce que... Ça gigote. Ça... C'est chatouiller des pieds. Je sais pas, ça. je vais voir. C'est un, euh, un des jeux qui est les plus... Euh, qui, qui est les qui est probablement le plus difficile dans dans dans les les, les cinq. Après ça on a toute music. Toute music qui est un Simon. Non non. Ah C'est ça. Fait que c'est on a une séquence de de, de dents à choisir. Euh, la dent va allumer, on va y toucher, après ça, on va il va la brosser, on a un autre dent allumé, on va y toucher. Puis ça va devenir le plus en plus compliqué. Fait que c'est comme un jeu de Simon puis quand que la mais elle clame, il y en a toi. Tu es en train de dire je suis je compliqué pas la bonne dent à, à <rire> Ah. t'es très compliqué euh, puis le dernier c'est Attack of the Zits oui on, on enlève des boutons euh, fait que le jeu c'est simple il y a un bouton qui apparaît on enlève ou on pète On pète. Ah. Ah. Fait que le, le bouton apparaît on pète le bouton puis à un moment donné vous allez, avoir, vous allez avoir un bouton de couleur bleue qui va apparaître il faut le frapper plus qu'une fois puis quand on l'a ça part une partie de arcanoïde ok Fait que là, t'as un arcanoïde, puis là t'as as la petite balle qui part, puis elle va détruire des blocs, puis des boutons. Puis des boutons. Puis des boutons. <rire> Et moi, j'ai trouvé, trouvé ça le fun. C'est vraiment cute. C'est un jeu comme le jeu de Simon pour brosser les dents. C'est un jeu que les enfants aimeraient. Euh, c'est vraiment cute. Moi, je trouve que Bruno a fait une bonne job avec ça. Mais c'est original. C'est original. C'est pas, pas un jeu que... que c'est tu... un, un quotidien mis en jeu, c'est ça. C'est ça. Non, c'est vraiment, c'est le fun. C'est vraiment cute. Le jeu, le jeu est, est, est beau à regarder. C'est vraiment cute. C'est dessin animé à l'os. C'est vraiment le fun. Pour, que, que, pour les cinq jeux, tu disais, c'était combien 99 ça? sous. Tu as les cinq là. Tu les cinq. C'est cinq jeux en okay. un. Et quand tu pars le jeu, t'as as le choix de jouer à des mini jeux un, dans les le Cinq fond. mini jeux. Okay, okay. Puis tu passes d'un à l'autre. T'es pas obligé de toutes les faire. Tu fais le jeu que tu veux. Tu peux arrêter quand tu veux. Puis tu peux augmenter ton score, des choses comme ça. Moi je trouve mais ça bien hein? Quand t'es fatigué, tu joues au mouton. Quand ah, t'es fatigué, tu joues au mouton, puis t'échappes ton hypodateur. <rire> mais non, mais je trouve Bruno a fait une bonne job là-dessus. Là. C'est vraiment, vraiment cute. Fait que moi je vous conseille Aller encourager Bruno, c'est 99 sous, c'est pas une de fortune. Des euh, petits studios québécois comme ça qui essaient de qui, qui commencent. Puis euh, surtout un gars comme Bruno qui est super sympathique. 3 32 m tu disais? De 32M. Ok, 32M. Ouais, je vais mettre euh, le lien va être sur le site web sur le, le blog là. puis euh, aussi si vous téléchargez la version augmentée du podcast mais vous allez avoir le lien directement pour le télécharger dans le podcast aussi fait que vous irez voir ça puis moi je vous le conseille 99 sous là, pour ça c'est euh, vraiment pas cher vous allez avoir beaucoup de fun génial puis en plus on encourage euh, quelqu'un d'ici puis un gars super sympathique et voilà fait que ça va euh, ça va être ça pour aujourd'hui pour nous Euh, on va vous retrouver le mois prochain, ou vous allez nous retrouver le mois prochain, ouais, j'espère. Euh, j'espère que vous avez euh, trouvé ça intéressant. Euh, pour une dernière fois, là, parce qu'après ça, ça, ça va venir, euh, ça va faire plus longtemps, je tiens à remercier tout le monde qui m'ont qui aidé dans la collecte de fonds pour, euh, pour le camp. Il euh, y a des gens qui m'ont demandé, ah, euh, j'espère que tu vas en faire un autre, j'espère que tu vas recommencer. Euh, la réponse est sûrement oui, mais ça ne sera pas nécessairement dans un avenir rapproché. Euh, J'ai commencé à voir avec Stéphane Dastouard pour le prochain jeu qui va sortir, qui va être Thief 4. Puis Stéphane Dastou est intéressé à, à recommencer l'expérience, donc euh, il me reste à savoir si, si les, les autres gens là, seraient intéressés. Puis si oui, ben, je vais vous tenir au courant. Euh, c'est ça. Comme je vous dis, j'ai ai aimé l'expérience. J'ai aimé le genre de support que vous m'avez offert pour ça. Puis surtout qu'on a réussi à ramasser 715$. C'est quand même plus... C'est incroyable. C'est plus que j'espérais. Oui, c'est très bon. Si, Merci euh, beaucoup. Si vous voulez voir euh, la lettre officielle de Lecan, comme quoi j'ai remis l'argent, et euh, sur euh, le site... Donc si vous allez au www.cjuap.com, euh, vous allez voir la lettre. Euh, je l'ai affichée là pour prouver à tout le monde là, que j'ai vraiment donné l'argent à Lucas, puis que je n'ai pas mis ça dans mes poches pour acheter mon nouveau laptop. <rire> Donc là-dessus, je vous remercie beaucoup. Euh, merci de nous avoir écoutés pour une euh, troisième fois. Puis on va se revoir euh, le mois prochain. Au revoir. Okay, bye.